Bonjour à tous, je suis Vizier, les auditeurs de la radio Sangamilo. Bienvenue dans cette édition de ce dimanche, 11 avril 2021. Donc voici d'abord les principaux titres. Plus de 21 000 Burundais ont été rapatriés au premier trimestre de cette année. C'est dans une déclaration du ministre Burundais et en intérieur, dans ses attributions, qu'un des abonnés de la mutuelle de la fonction publique fréquente à l'hôpital Réima de la commune Elouyegi sur les frais de consultation médicale par médecin. Dans la chronique Nutrition d'Osso ce dimanche le nutritionniste Aloïse Nyungawur va nous parler du minéral de calcium contenu dans le lait qui joue un rôle important dans la formation des os. Il va être une à la présentation. La mise en oeuvre assurée par Eric Wiman. La radio de l'avenir. Encore une fois, bienvenue dans... Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Le Conseil des ministres de Somme et Crédit a recommandé la société Toyota Burundi à répondre personnellement la correspondance liée à propos de ses obligations contractuelles sur le champ du terrain ex-AFB. Prosper Naugua porte-parole et secrétaire général du gouvernement, ajoute que cette société manifeste l'intérêt d'un mettre en œuvre ce qu'elle s'était engagée à faire lors de l'achat du terrain. Le Conseil des ministres a décidé de lui accorder une convention additionnelle Un délai ne dépassa pas trois mois pour le commencement des travaux. Suivez-les. Nous devons citer les masses grâce à nos confrères de la Radio-Nationale. Note sur la gestion de la problématique d'exécution du contrat de vente de terrain abritant l'ex-stade AFB, conclu entre le gouvernement du Burundi et Toyota Burundi. Cette note a été présentée par le ministre des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux. Cette note avait pour objet d'informer le conseil des ministres de l'état d'avancement de l'exécution du contrat qui lie le gouvernement et la société Toyota Burundi en rapport avec le terrain de l'ex-stade AFB que ce dernier a acheté à l'état du Burundi, depuis février 2013. Il est question aussi de la position à prendre après la mise en demeure adressée à Toyota Burundi au regard de ses manquements, ses obligations contractuelles ainsi qu'à la suite y réservée. Il s'observe en effet que la réaction de la mise en demeure a été faite par une société autre que Toyota Burundi qui a signé le contrat avec l'État du Burundi. Après échange et débat, le Conseil des ministres a recommandé d'inviter Toyota Burundi à répondre personnellement à la correspondance lui envoyée, d'autant plus que c'est elle qui est partie au contrat. Au cas où elle manifesterait de l'intérêt pour la poursuite du projet auquel s'est engagée, il faudra lui accorder dans une convention additionnelle un délai n'excédant pas trois mois pour commencer les travaux ainsi qu'un délai pour les avoir terminés. Prosper Naugamille, il est porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Plus de 21 000 Burundais ont été rapatriés au premier trimestre de cette année. Déclaration du ministre Burundais ayant l'intérieur dans ses attributions jeudi, lors de la présentation des réalisations de janvier à mars cette année. Le ministre Gervain Dilakobucha a un autre en outre indiqué qu'en vue de lutter contre la corruption et les détournements des derniers publics, un numéro a été ouvert, le 413. Suivez-le dans cette tradition d'Armel Motore. Mumugambi wijioko kwa chiri muzi hara huo ngute, awamu ibihumi milangi bidii na chini mama jira tano milangi Dans le programme national de rapatriement, 21 587 personnes ont regagné le pays. Ils sont répartis en 699 familles, dont 7 231 personnes venues de la Tanzanie, 13 236 venues du Rwanda, 1104 104 en provenance de la République démocratique du Congo, 15 du Kenya et une personne venue du Cameroun. Nous avons en outre cueilli et réintégré dans les familles plus de 80 filles et femmes arrêtées au Kenya. Elles se rendaient dans les pays arabes. Très récemment, 30 autres ont été arrêtées en Ouganda. Nous sommes en contact avec les autorités de ce pays pour qu'elles puissent rentrer. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a pris la décision de lutter contre la corruption dans tout le pays. Nous allons demander à la population de considérer cette décision comme la leur et aider efficacement dans ce projet en dénonçant tout corrupteur, auteur de détournement des déniers publics, à côté des boîtes à suggestions. Nous avons ouvert un numéro vert, le 413, qui est gratuit afin de dénoncer ces cas. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h, passée d'une minute dans l'étude de Radio-Sanganilo, page santé de cette édition grogne des abonnés de la mutuelle de la fonction publique qui fréquente l'hôpital Rima, en commune province de Luigi, Ils disent qu'ils doivent payer plus de 3500 francs pour la consultation médicale par un médecin. Alors que la mutuelle devrait payer pour eux 80% du tarif exigé par la consultation. La direction de cet hôpital fait savoir pour que la mutuelle de la fonction publique n'a pas encore autorisé à cet hôpital de considérer le tarif actuel de 500 exigé pour la consultation et précise qu'elle paye actuellement à ses abonnés 80% calculé sur l'ancien tarif de consultation qui était à 500 francs. Jean-Claude Chimiliman. Une somme de 3.810 francs burundais est celle que les abonnés de la mutuelle de la fonction publique doivent payer pour la consultation médicale à l'hôpital Rema de 2016, se trouvant sur la colline Lukaragata en commune et province Ruigi Selon les dires de ces abonnés de la mutuelle, matérialisés par des factures de paiement exhibées, cette somme d'argent est répartie en trois rubriques. 310 francs burundais comptent pour la consultation médicale et le dossier du patient francs burundais comptent pour le carnet médical et 3 000 francs pour les suppléments. Ces abonnés de la mutuelle qui se plaignent disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer des suppléments pour les frais de consultation médicale à hauteur de 3 000 francs burundais, alors que la mutuelle qui collecte mensuellement leurs cotisations devrait payer à ses abonnés 80% du tarif de consultation médicale par un médecin, qui est de 3 500 francs burundais, et demande aux responsables habilités d'agir pour qu'ils puissent être rétablis dans leurs droits. Jeannette Chimaye, médecin directeur de cet hôpital, dit que le problème se trouve à la mutuelle de la fonction publique, qui n'a pas encore autorisé le calcul des 80% sur le tarif actuel de consultation par un médecin, qui est de 3500 fois burundais. Elle précise en outre que la mutuelle de la fonction publique paie actuellement à ses abonnés 400 fois burundais, une somme qui correspond à 80% de l'ancien tarif de consultation qui était de 500 francs burundais. Jean-Claude Chimilmana, Ruyigi, Radio Sanganiro. Merci Jean-Claude Chimilmana toujours dans le de santé. Depuis ce vendredi, les centres de district de Motoré et Changoozo ont accueilli des élèves et des étudiants qui étaient en vacances en province de Tchanguzo pour être défistés du COVID-19. Bien qu'il n'y ait pas eu une grande influence des infirmiers sur différents sites de dépistage, certains sont meurtres réticents au dépistage. Les infirmiers qui seront entrés d'offrir ce dépistage disent qu'aucun élève ou étudiant ne devrait pas se dérober de ce travail. Mots, cet élément, nous allons y retourner dans notre édition ultérieure dans un instant si la chronique Nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Le minéral de calcium contenu dans le lait joue un rôle important dans la formation des eaux. Explication de l'expert en nutrition, Aloïse Nyongabo. Toutefois, il précise que la consommation abusive du lait entraîne beaucoup de maladies dans l'obésité. Les détails de cette chronique nutrition avec Vestine Woutori. Lors de la chronique récente, nous vous avions parlé des sortes du lait et de ses éléments nutritifs. Aujourd'hui, l'expert en nutrition, professeur Aloïse Nyongabo, parle de l'importance de la consommation du lait. Il donne l'exemple d'un serre minéral de calcium qui joue un grand rôle dans la formation des os et des dents. Comme je vous disais, le lait est une excellente source de calcium et son minéral est de loin le plus abondant dans le corps. Le calcium est majoritairement entreposé dans les os, dont fait partie intégrante. Il contribue à la formation des os et des dents ainsi qu'au maintien de leur santé. Il y a aussi le, le phosphore. Il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus, à la régulation du pH et c'est en constituant aussi de la formation des membranes. Cependant, cet expert déplore les maladies liées à l'utilisation abusive de lait, entre autres l'obésité. Toute consommation exagérée va former des toxines dans notre corps. Alors, comme ce lait a beaucoup de vertus, il peut causer aussi des maladies ou encore accélérer une maladie quelconque. Prenons par exemple les diabétiques ou les hypertendus. Il est conseillé de consommer des laits demi-écrémés, c'est-à-dire que des laits qu'on a un peu diminué la quantité de graisse, soit par chauffage. Premier chauffage, deuxième chauffage, en y la crème, toute consommation exagérée d'un aliment, que ce soit sucré, gité, que ce soit je ne sais pas de quelle sorte, c'est-à-dire vous donnez une surcharge à notre corps. Voilà par exemple, le lait, il contient des lipides et les lipides, ils sont très énergétiques. Si vous avez un problème de foie, ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout conseillé. Parce que c'est le foie, c'est l'organe qui doit d'abord métaboliser tous ces aliments-là et alors vous donner en surcharge. La conservation du lait doit se faire avec précaution pour éviter son contact avec les bactéries et par conséquent, éviter les infections en saut consommateur. Le lait, c'est un aliment périssable. Parce que dans les lipides, il y a ce qu'on appelle les lipides saturés, monoinsaturés, polysinsaturés. Donc ce liquide-là, il possède des acides, des gras polysinsaturés qui sont très sensibles à l'alimentation ou aux ultraviolets. Alors pour la bonne conservation, on y ajoute de la vitamine E en provenance de l'huile de parme. C'est un antioxydant très fort. Et c'est cet antioxydant-là qui va soutenir les doubles liaisons faisant partie de cette matière, d'où que ce soit l'olé corporel, que ce soit solé qui est conservé, qui va garder les bonnes propriétés. L'expert en nutrition, professeur Aloïse Nyongabo, fait savoir que par jour, l'homme adulte devrait prendre un demi-litre. Et le nourrissant un litre. Merci Vastine Boutouille. C'est par ici que nous mettons en point final à ce journal. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi dès le début, nous vous rappelons les principaux titres. Plus de 21 000 Burundais ont été rapatriés au premier trimestre de cette année. Euh, dans contenu dans une déclaration du ministre Burundais et à l'intérieur dans ses attributions grand des abonnés de la mutuelle de la fonction publique fréquente à l'hôpital Réma de la commune Helouyégui sur les frais de consultation médicale par un médecin. Vous l'avez suivi dans cette édition chronique et nutrition de ce dimanche. Professeur Aloïse Niongabo nous a parlé de la consommation du lait. C'est par ici, chers éditeurs que nous mettons pour finir ce journal. Nous vous remercions vous tous qui êtes à l'écoute. Merci à sa parfaite collaboration technique Et je vous souhaite de passer une agréable journée.